Rubrik von der Zibaya Bahai, um Mikro des Bonjour Esther, c'est un plaisir de t'avoir au studio de la radio ARA. Merci, bonjour. Tu t'es mariée la semaine dernière. Comment as-tu vécu cette cérémonie Bahaï C'était un moment extrêmement émouvant, avec beaucoup d'ouverture des cœurs, beaucoup de joie dans les cœurs je crois, un des plus grands moments de ma vie. Pourquoi as-tu choisi une cérémonie Bahá'í et eh bien, je pourrais dire que comme je suis Bahá'í, euh, bien entendu, je souhaitais avoir un, un mariage, euh, une cérémonie religieuse. Euh, parce que dans, dans la foi Bahá'í, le mariage est un lien temporel, physique entre le époux, mais il est aussi et surtout un lien spirituel qui, les, qui, qui fonde leur unité dans ce monde et dans l'autre et, et je souhaitais donner cette dimension spirituelle à, à, mon, à mon mariage. Et concrètement, comment ça se passe un mariage pareil La cérémonie en elle-même est assez simple. Il y a très peu de rituels en fait. Beaucoup de liberté laissée aux deux époux pour organiser leur programme comme ils le souhaitent. Euh, ils ont une seule obligation, c'est de prononcer une phrase rituelle qui dit la chose suivante « En vérité, nous dépendons de la volonté de Dieu devant deux témoins au moins qu'ils ont choisi qui peuvent d'ailleurs être Baha'is ou pas, et devant un représentant de l'Assemblée nationale des Baha'is. Euh, autrement, tout le reste, nous, nous avons choisi des, des musiques, des chansons qui nous plaisent, qui ont du sens pour nous, qui parlent d'amour, qui parlent d'unité, qui parlent de foi, qui parlent d'espérance. » Et puis nous avons aussi choisi des textes extraits de la Bible, euh, aussi bien des, des textes d'origine juive, puisque mes origines sont juives, que des textes d'origine catholique, puisque les origines de mon mari sont catholiques. Et puis des textes de Bahai, bien sûr, des poèmes. Pour le mariage Bahahi, quelles sont les conditions Est-ce que tous les deux doivent être Bahahi, par exemple Non, pas forcément. Un Bahahi peut épouser une ou un non-Bahahi. Ça, ça, ça n'est pas une obligation. L'obligation est tout d'abord de d'être tous les deux consentants, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de mariage forcé, comme cela puisse passer, comme cela se passe malheureusement encore dans de nombreux pays. Euh, les deux qui, qui se rencontrent doivent prendre un certain temps pour euh, cultiver ensemble l'amitié et la confiance réciproque apprendre à s'estimer apprendre à, à grandir ensemble et au bout de cette période de fiançailles et de connaissances réciproque ils euh, décident de, de leur mariage et pour ce que le pour que le mariage puisse avoir lieu ils doivent également obtenir le consentement de leurs parents respectifs et pourquoi est cela important d'avoir le consentement Oui, ça peut paraître bizarre dans notre monde d'aujourd'hui où on se considère très libre par rapport aux parents, on se, se demande pourquoi. Mais en fait, si on se rappelle que le principe de base de la foi bahai est l'unité, l'unité est à comprendre à plusieurs niveaux de, de la vie, de l'être. Et c'est tout d'abord l'unité de la famille, de manière à ce que ce mariage ne crée pas une discorde dans la famille. Il faut que les parents aient accepté, les époux et accepté ce mariage. finalement est-ce que tu n'as pas peur euh, de te marier dans aujourd'hui dans un dans un endroit où où on se marie ou se marie pas du tout Ou bien euh, dans un monde où il y a beaucoup de divorces divorce comme aujourd'hui Oui, c'est vrai, ça peut être un petit peu angoissant de se dire que c'est un défi à relever. Pour moi, c'était vraiment important de, de rencontrer la personne avec qui j'aurais envie de relever ce défi, avec qui j'aurais confiance. Parce que bien entendu, ce mariage est pour moi un lien avec ma vie et pour euh, même pour l'éternité. Je ne pense absolument pas à la possibilité de divorce. Mais c'est vrai que c'est difficile et il faut à la fois beaucoup d'amour... Beaucoup de volonté aussi, ensemble, de, de grandir et de faire grandir ce couple. Esther, je te remercie beaucoup. Tu viens de Nice. Est-ce que vous allez vivre au Luxembourg Oui, nous allons vivre tous les deux au Luxembourg. J'espère venir m'installer dans quelques mois. Alors, bienvenue au Luxembourg. Merci beaucoup.